Cette semaine, nous aborderons le deuxième chapitre de cette rétrospective 2010, Retro Undead. Il y aura eu tellement de bonnes sorties métal durant les douze derniers mois qu'il sera bien mal vu de notre part de passer sous silence certaines d'entre elles. Mais pour ce faire, nous devons étendre ces rétrospectives à, sur quelques émissions. Mais avouez, que c'est moins dérangeant que de devoir supporter sinistro sur plusieurs émissions. <rire> et encore beaucoup moins que de devoir l'endurer pendant 12 mois parce qu'elle a sa frise à déclaration de guerre pratiquement à tous les coups. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que c'est que de devoir être dans de la même pièce que ce résidu d'ectoplasme, semaine après semaine. Imaginez-vous un en enfer, et que tous les démons vous torturent sans répit, à la flamme bien moyenâgeuse. Eh bien, ça, ce sont des vacances. La peste et la lèpre combinées ensemble ont l'air d'une petite fièvre des foins comparée à ce gobelin malodorant et plein de puces, dont le langage ressemble à celui d'un simien débile profond. <rire> C'était mon mot de bienvenue pour Sinistros en ce début d'émission. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin trop aimable et qui ne t a r i e pas d é l o g e envers son assistant, surtout quand cet assistant se vengera sans aucun doute sur vous. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead, Incorporated, cause Pendragon said so. Voilà, Bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 18 janvier de l'an de Disgrâce 2011. Deuxième émission de l'année. I am Dr. p a y n e Pendragon. Et le troll assis à côté de moi est Sinistros. e Le troll est diva de faire foutre connard. Le docteur allant en au temps à ton service, okay, pauvre cloche. Ben, c'est pas pris au moins.、Euh, Qui s'assemble et se rassemble. Oui. <rire> Ça, c'est indéniable. Ça veut dire que deux caves ensemble valent mieux qu'un. Ben, ça fait <rire> un troupeau de caves. Ouais. Puis, je pense qu'on représente bien la race. Oui.、Euh, juste en passant, on vient d'avoir un appel à f r é v é r é Malheureusement, nous ne pouvons prendre les appels à f r é v é r、euh, é c'est exclu à la station. Donc,、euh, désolé pour la personne qui aura appelé. Mais bon. C'est le, c'est la réglementation. et On n'y peut rien. Euh, bon, donc, comme je le disais en préambule, parce que préambule en début d'émission a été beaucoup plus longue que prévu, on a une.、Euh, We have cursed. Oui, oui, c'est spécial, hein? Oui.、Euh, le premier choix,、euh, en fait, la première pièce de mon premier bloc、euh, cette semaine devait être euh, euh, une pièce de Vision b l e a k formation allemande, que je n'ai pu passer la semaine dernière puisque j'avais amené le mauvais record. Le mauvais record.、Voilà. Tout, tout, tout un record de ta part.、Et、effectivement. Donc,、euh, cette semaine, j'avais amené le, le, bon album, qui e s t un, digipack、euh, de be belle qualité, disque double, ainsi de suite. Mais il n'y a pas un lecteur qui a voulu prendre aucun des deux disques.、Ah, je l o r s François, tu en as dit, il n'y a pas de musique dessus. Il n'y a peut-être pas de <rire> musique non plus. Quoique, je trouverais étrange que chez moi, il y ait de la musique pis i l y, y a juste du... chez vous, que ça fonctionne. Ah, ben, c'est ça. Ben, écoute. Avec, u、euh, n album de vampires, de même, vous v o s a t t e n d r e à tout. C'est peut-être pour ça. The Curse. <rire> oui! Curse, d'un g o d Bon. Bref, on vient d'entendre la formation God the Throne, une formation qui vient des Pays-Bas, juste à côté des pays moyennement hauts. Des pays hauts, là. C'est des v e l l e s h i s t o i r e s les pays d'en haut. <rire> <rire> formation,、euh, qui donne dans un... trash debt mélodique. La pièce attend Firestorm, qu'on retrouve sur le dernier album Under the Sign of the, of the a r o n Cross, Qui est paru évidemment en 2010 sur Metal Blade.、Euh, je ne suis pas un fan invétéré de God the Throne. J'ai quelques albums. Je ne suis pas vraiment à leur discographie, sortie après sortie. Moi non mais... plus, moi, t avoué, mais le dernier、euh, il est quand même très bien. Je le trouve super、ouais. bon.、Moi. Je le trouve vraiment bon. Je ne suis pas un grand fan non plus, généralement, du métal européen en tant que tel.、Euh, je suis plus traditionaliste, n Made in the USA. Euh, mais il、euh, fait partie des exceptions que je trouve très intéressantes. Juste auparavant, nous avions une formation typiquement canadienne, Cataclysm, la pièce of Fate Made of Shrapnel, que l'on retrouve sur, e、euh, v a n s Venom, qui est paru, e、euh, s t c e qu'on va devoir le dire toutes les, les fois cette semaine? C'est 2010, non, c'est 2010 All the Way. C'est juste 2010. C'est paru sur l'étiquette nu Nuclear Blast. D'ailleurs, c'était un très bon spectacle cet été au AVMTL, la part d e Cataclysm. Ils sont très, e x p r e s s i f s sur scène.、Euh, juste auparavant, une formation, Donc, j'ai appris, il y a quelques semaines,、euh, comment la, le prononcer vraiment. r、oh, o u s s e s t spécial.、Hein? Effectivement. e n en fait, on s'entend que,、euh, avec les deux espèces de symboles sur les A, ça pouvait, bon, en fait. Il ne s'agit pas de da hat, mais bien de daf. DAF, DAF, comme la bière. Un peu comme la bière qu'Homer se, se plaît tellement à voir. C'est la musique de Simpsons. C'est de la métal des Simpsons. C'est ça. la musique de Simpsons. C'est du métal Simpsons. <rire> voilà. Donc, DAF f est la pièce Destruction Restoration que l'on retrouve sur l'album éponyme, DAF, qui est paru sur Century Media,、euh, qui est paru à la fin de 2010. Et c'est un très bon album. Oui, c'est mot au vocal. <rire> Comment? mot Mo vocal. e s t mot vocal, effectivement. C'est Barney qui est le batteur <rire> et,、euh, je pense que... Auto. t a... o, o... o... o, o, o <rire> et Appu sont respectivement les guitaristes et c'est au m a r c h a m p s bien sûr. <rire>、euh, non, c'est un très bon album, je dois dire. La pochette est vraiment belle aussi. Côté graphique et esthétisme, c'est, c'est très réussi. Euh, puis, je le reconseille, je le conseille à, à tous, parce que c'est un métal, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c e s t u n i s t r a l si tu l'es pas, tant pis. C'est un métal. Ou tant mieux, finalement. <rire> Ou tant mieux, selon l'angle, où on se place, de la conversation.、Euh, c'est un métal qui est très, u、euh, n petit côté industriel dedans. Un petit côté industriel,、ouais. effectivement.、Euh, et aussi, Un heureux mélange de ce qu'on pourrait t r o u v e r dans un death metal, dans un trash metal, dans un technical metal. Pis u même des, il y a des certains passages un peu plus metalcore, peut-être. Peut-être.、Euh, à la Lamb of God des trucs de, comme, comme oui, ça. Oui. Il y a aussi, on sent une grosse, e s s e n c e de heavy metal en background, en、mm. tout ça. Donc,、euh, je pense que c'est un bel amalgame de, de musique,、euh, Traditionnel, voilà. <rire> Traditionnel. Oui, c'est ça.、Bon, c'est un très, très, très, très bon album.、Euh, moi, je n'avais pas entendu de Concealer qui venait avant, mais je connaissais The Enderers, qui était un、okay. excellent album aussi. Mais justement, moi, je ne connais pas celui-là. Enderers. Mais j'ai.、Euh, en fait, j'ai connu DAF avec une pièce que tu a v a i s Ça m'avait passé précédemment à la fin de 2010 sur l'album éponyme, justement.、Mm. J'avais bien aimé. Je m'étais procuré le, le Concealers, que je préfère à l'album,、ah, au、okay. dernier album. Mais bon. Bref, il reste que d o r t C'est très, très bon. Vas-tu mourir enfin? Presque. D'accord. Il m'en reste encore juste un petit peu. Fais-moi signe que je puisse préparer la célébration. C'est y o u h o u <rire> plus que youhu. <rire> euh, et on ouvre avec la formation suédoise Witchery. Et la pièce The God Who Fell From e a r t h qu'on retrouve sur le dernier album Witch Krieg, qui est paru sur Century Media. Et moi, honnêtement,、euh, j'ai、euh, deux autres albums de Witchery, que je trouve très bons. Et je dois dire que celui-là, il est vraiment excellent. J'ai pas écouté encore, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est un genre d'all-star e band.、Euh... Ben, c'est ce, ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Effectivement, il y a、euh, un membre、euh, de, Marduk, qui, de Marduk dedans,、euh... oui.、Euh, c'est un Une très bonne formation.、Euh, c'est, intelligent comme musique, je dois dire. Puis, le concept est, est, intéressant aussi. La production est quand même passablement bonne, je dois dire.、Euh, bon, eh bien, c'est cela. C'est donc la deuxième édition de la rétrospective que j'ai baptisée amicalement Retro Undead.、Euh, il est fort possible qu'elle se poursuive la semaine prochaine. Oh, donc, mais, tu... mais moi, en tout cas, j'ai, deux blocs faciles,、là. Bon. Moi, j a u r a i peut-être des trucs,、euh, la semaine prochaine à vous présenter qui seront,、euh, pas nécessairement, euh, typiquement, euh, trash, death, ou black, ou peu importe, qui vont être metal, metal,、euh, mais peut-être un petit peu plus,、euh, à tendance,、euh, psycho-rock par moment,、là. Bref, Bref c'est à voir, mais des choses assez intéressantes. qui sont parus également en 2010. En 2010. Je pense que ça, ça mérite d'être souligné aussi. Euh, donc, euh, nous allons poursuivre dans quelques instants après la pause publicitaire. Bon, bref, e、euh, n ce qui a trait de Vision Blake, je m'en excuse parce que c'est une excellente formation. Je vais me reprendre la semaine, la semaine prochaine. Sinon, on laissera faire. Ouais, ben, disons qu'on dit jamais deux 0 ans. t On attendra un album de 2011. <rire> on va, va, va peut-être attendre. Non, je vais me reprendre la semaine prochaine. Je vais réessayer avec l'autre édition du même album que j'ai parce que、bon, c'est le Digipack. Peut-être q u i l y a quelque chose dedans. Ah, mais il y a des, des trucs multimédia là-dessus qui n a r e p a i s ben, ça. Ah, ça se peut bien, ça. En tout cas, le lecteur ici semblait l'ébouder. En fait, je parle des quatre lecteurs i n'ont voulu prendre aucun des deux disques. Donc, non, mais c'est parce que là, ils il commencent à nous connaître, les lecteurs. Pierre, pas bon. Pierre, pas bon.、Ouais, Pierre, pas, pas bon. i pas encore ces deux <rire> épouvantables-là. <rire> Bien, pas bon. Mais étrangement.、Euh, oui, ça se peut très bien qu'il y ait du multimédia sur le, le d i g i p a d C'est p o s s i b l e C'est possible. Remarque que moi, chez moi, ça n'a pas fait aucune différence.、Euh, je ne l'ai pas écouté sur un lecteur、euh, PC. Je l'ai p l u s sur un lecteur de salon. J'ai pas vu aucune différence. Faudrait que je fasse l'expérience de voir sur un lecteur PC si effectivement. b o n mais ça n est pas, d'un coup, ton, ton PC, il saute ou devient hanté. o u i effectivement. Probablement que l'album est maudit. Donc,、euh, je vais me rabattre sur l'autre édition qui est l'édition standard et je verrai bien plus la semaine prochaine. Donc, on va aller en pause publicitaire. Ben, ça, je dis ça. C'est peut-être, là. Ah, ben, justement, regarde, il l'a jamais pris. Ça fait une demi-heure qu'il、bon, est dedans. C'est bon. Pas pas bon parce ça, c'est probablement la version avec de l'aise. Ça, il y prend en bas. <rire> c'est la version <rire> sous poudré d'ail, d'eau <rire> bénite et de crucifix. <rire> <rire> qui est l'antithèse de ce qu'on devrait aimer.、Mais、bon. Euh, ça marche pas. Que,、euh, non, ça, <rire> ça marche comme papa en tête. Tiens, tu es content? Tiens, tiens. Oui, on va y a v i r des rétros, Satanas, e avec、euh, ce, ce symbole、euh, tout à fait euh, euh, hérétique. Hérétique. Voilà. On va aller en pause publicitaire et on revient avec、euh, notre é m i s s i Nistros e qui va nous parler de ses、euh, premiers choix de la soirée.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 Bon, vous n a v e pas trop achalé avec l a pub, c'était pas trop long, on est de retour. Et Sinistros e va nous introduire à ses.、Euh, bon, non, la première pièce qui va passer, je peux pas dire que c'est des insignifiances, j'aime beaucoup ça. Il n'y a、reste. pas d'insignifiances e dans mon style. Ben, généralement, il y en a beaucoup. Ben oui, mais là, parce que c'est pour ça que tu m'aimes.、Euh... <rire> Sois pas présomptueux, mais、euh, ne t n n Ne t i o me prête pas d'intentions qui sont fausses. Donne une claque à ce présomptueux. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous, nous, nous parler, toi? de la cochonnerie, comme d'habitude. Mais de... avant, j e v a i s Non, c'est une blague. Mais avant, <rire>、euh, j'ai choisi de. C'est rare que j'aime vraiment le doom. Mais. En tout cas, t'aimes bien.、Euh... T'aimes bien. Tu a s peut-être quand? Oui, mais doom, doom pour doomer, là. Je ne m'étais jamais vraiment arrêté à, à ce type de. de, de... Le s'aperli p o p é ê t e、euh... r i e S'aperli, a p e l i p a prêterie. <rire>、euh, je trouvais ça toujours trop. <rire> <rire> j'ai toujours trouvé le Doom trop lent. j'ai toujours. J'ai toujours trouvé trop Doom. Trop Doom, o u i trop Doom,、euh, p u i s e n 2010, j'ai découvert. De... depuis 2008, mettons, j'ai découvert quelques formations. Pis u j'ai vraiment accroché avec un paquet d'affaires en 2010 dans le Doom. Pis u ça me permet de. d'apprivoiser. De... d'apprivoiser ce style musical.、Euh... Ou il y a certaines pièces que tu as une note aux 16 mesures. Oui, b e n ça, p u i c'est quand? C'est vite, ça. Oh, ça, c'est très rapide, ça.、Ah. Le d r a m m u r il suit <rire> ce qu'on ne dira、ouais. pas. Parce <rire> qu'il y a le temps de prendre trois verres d'eau entre deux phases de snare. <rire> oui, d'aller aux toilettes. Pis... Ah oui,、pis、on p u t le faire. Il é a même un épisode de Dynasty. i <rire> <rire> Ça, c'est épouvantable. Non, bien, l faut que je te parle de quelque chose après. Ben, OK, excellent.、Euh, J'ai choisi un, un petit bloc d'oom e de cinq pièces、euh, avec des pièces américaines et.、Euh, Allemande et québécoise. Oui. Oui. On va <rire> commencer avec une formation que j'affectionne grandement, qui s'appelle Acid Witch. Oui, c'est pas mal bon, ça. Acid Witch, qui nous avait surpris en 2009 avec、euh, un excellent album qui s'appelait Witch t a n i c Hallucinations. Et qui est récidive avec、euh, un album qui s'appelle s t o n e C'est aussi disjoncté que le <rire> prédécesseur. Mais à cette witch qui est, est le fun avec cette bande-là, c'est que oui, c'est un band qui est à la racine d'eau, mais c'est un band qui utilise aussi des éléments aussi. Psych, psychédéliques. o u i psychédéliques u i s trash en même ouais, temps, l、ouais. C'est assez spécial. e u f i t j'ai choisi la pièce Witchfinder Finder qu'on retrouve sur l'album Stoned, o n t la version CD sortira ce mois-ci. Mais que t'as pu avoir la、mais、version v i n y l e avant. Mais, mais oui. C'est étrange quand même. Gang、hein? de clowns, ils ont sorti la version v i n y l e avant les fêtes. Mais moi, je pense que le message est as assez clair. Achetez du vinyle, c、voilà. e s t p a s l e c d Et juste en passant, petite parenthèse, a c h e t e r du vinyle, allez voir notre ami Pedro! Ben oui, Pete,、okay. au Metal Punk, Coin Saint-Georges et Saint-Olivier. Saint-Olivier. D'ailleurs, j'espère que Pierre sera capable d'avoir mon édition de m o n t e r h e a d Vinyl e Silver Edition. Quand elle va sortir, je lui ai demandé déjà à l'avance. Ah n mais s'il ne l'a pas, pas i c i、euh, qu ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est une surprise. <rire> oui, c'est une mauvaise ou une bonne surprise? <rire> ça risque d'être une mauvaise pour lui. <rire> OK. Dans le genre qu'on n'ira plus? Non, pire que ça. Qu'on va aller briser dans son magasin? Non, on n'est pas si chicain que ça.、Euh, qu'on va lâcher ailleurs? Non plus. Mais là, je vois pas. On pourrait le torturer? Ah, ben non! Pour faire ça, ça.、Oh. Si, on, si on fait ça envers notre disquaire, qu'est-ce qui va arriver pour le reste de l'année? Ben, il va nous faire des meilleurs prix? <rire> oui, a s c'est vrai. Non, c'est vrai que ces、euh, prix sont déjà très bons. Oui. a s mais peut-être p o u r nous les donner, finalement. E. Non, c'est à c o n s i d é r e r la torture, finalement.、Ouais, c'est ça que je pensais. Ok. u i o Mais Pierre a été a avisé.、Euh, <rire> Surprends-toi pas que je t a s pas capable d'avoir mon Silver Edition de <rire> Mortarhead. The world is yours. ben, On va devoir te torturer. À moins que tu trouves quelque chose de mieux à offrir en échange. là. <rire> oui, genre deux boîtes de taille. <rire> <rire>、oh, ben, Regarde, ça serait vendu déjà d'avance. Acid、uh, Witch. Oui,、uh, Acid Witch avec la pièce Wishfinder Finder sur l'album Stone, parue le 18 octobre 2010. et dont la version CD sortira ce mois-ci. Go! 54、euh, et tout va mal. Eh oui, trêve de bavardage、euh, hors o n d e <rire> Trêve de bavardage. C'est comme si on bavardait. On ne bavarde pas, on dit n'importe quoi. o u Imaginez-vous les niaiseries qu'on peut dire en o n d e mais hors o n d e c'est trois fois pire. Oui, parce qu'en en fait, discu nos discussions. Ben, Même le terme discussion ne s'appliquerait pas. Les discussions, entre guillemets. Ce n'est plus, plus des discussions, c'est un forum au complet. Ce n'est pas, pas un forum, <rire> c'est totalement incohérent parce que Sinistros me parle de quelque chose et je lui réponds autre chose q u a aucun rapport avec le sujet. Et en bout de ligne, je、On、crois qu'on se comprend. comprend. On se comprend. Ben oui, c'est ça. <rire>、euh... On vient d'entendre la formation allemande Imperium Decadence avec la pièce Ego Universalis. Qui est paru sur l'album p r o c e l l a Vadens, qui est sorti en janvier 2010. C'est sur Season of Mist. On a eu la formation québécoise Lacrima Mortalium, avec la pièce Ténèbres, avec un texte de Émile n é l i g a n qui est tiré de l'album L'Ange de g l a c e qui est paru en 2010. C'est une production indépendante. On a eu la formation américaine ILSA, avec Butcher's Castle, Qui est tiré de l'album Tutti il Colori des Bouillots. Ben, si tu le dis. j e s s a i e de m'en rappeler, mais ce s t pas grave. C'est paru en 2010,、euh, indépendamment, ça aussi. On a eu Lair of the Minotaur avec l e x c l e t s Kill These Motherfuckers. J'ai-tu le droit de dire ça en nom, on est trop d'accord.、Ouais, oui, oui, oui, oui, oui, oui.、Euh, C'est tiré de l'album Evil Power qui est sorti en avril dernier. 2010, donc, finalement.、Mm -hmm. On a commencé avec l'excellente formation américaine Acid Witch avec Witchfinder, Finder. Finder" Qui est tiré de, du vinyle s t o n e paru le 18,、euh, le 18 octobre 2010, et qui paraîtra en CD、euh, ces, ces prochaines semaines-là. Excellente pièce, d'ailleurs. C'est sur、euh, Hell at Bangers, en passant. b a i s quel choix.、Euh... Comment pourrais-je dire? Quel choix、éclique. éclectique. Éclectique. Non, c'était bien Sinistro. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'Air of the Minotaur. Je ne me rappelais、oh, pas. C'est l a n n e p a s s é Je ne me rappelais、bon. pas. Ça me rappelle étrangement N2.、Ouais, c'est ça que tu me disais、ouais. euh, quand j'avais passé l'album、euh, l'année passée. Oui, <coughs>、ouais, puis le, le vocal me rappelle énormément celui d'N2. Il y a des petits bouts à, à Tom Warrior. À, à Tom Warrior aussi.、Euh, musicalement, c'est aussi un très bon death and roll. J'aime beaucoup cette formation.、Oh, c'est In Your Face. C'est、ouais. dans le front. Oui, formation qui vient de Chicago. Euh, bref, il est maintenant 21h57, e、euh, t le temps de vous parler des quelques spectacles qui sont à venir immédiatement dans la région. Eh bien,、euh, le vendredi 4 février prochain au Rock Café Le Stage. Ça, ça me fait penser à quelque chose que je vais, fais-moi penser à mon oncle Serge. o u i oui, oui, oui j'en ai entendu parler,、euh... Ben, d'ailleurs,、euh, on, o <rire> il y a sa prochaine annonce. Donc, vendredi 4 février prochain au Rock Café Le Stage. trois、euh, vieux métal présente Cryptic Halling, After, euh, Aeternam, pardon, mais v i t a m Aeternam,、euh, Ac Edam, -ed Ac Edam, -ed ça me fait penser au dialogue qu'il y avait dans Mars Attack, s Bon. e <rire> d <Et>, Ouais. <rire> <laughs> <Et> State of Mine. <rire> Fais-le donc encore, s <rire> Non, là, <that's> super. <fine. rire> State of Mine. Donc, c'est à 19h, il en coûtera 10, do 10 dollars, 10 douleurs, ouais. 10 douleurs, c'est pas que... très mal. <rire> oui. Et、euh, samedi, le 5 février prochain, à Saint-Tite, à, à, à la microbrasserie, à l'affût. À l'affût. C'est un jeu de mots ici. Il faut le lire pour le comprendre. Bon, mais je l'avais déjà compris, <rire> même en ne lisant pas.、Et、tu t'en viens vite, toi? Ben, C'est pas pire. J'essaie d'arrêter. C'est dangereux. Si... Ça. Malheureusement, les lumières allument plus rapidement que mon cerveau. j'ai entendu la bonne chose. Moi? Bon.、Euh, donc, c'est mon oncle Serge qui sera、euh, enfin seul avec mon oncle Serge à Saint-Tite. C'est le titre du spectacle, j'imagine. Microbrasserie à l'affût micro qui est sur Notre-Dame à Saint-Tite. C'est samedi le 5 février prochain. À 21h, il en coûtera 15 Et évidemment, il faut avoir 18 ans et plus pour y assister.、Euh, samedi le 26 février, toujours à Café Le Stage. Tori Metal présente Our Fiction, Vortex, Calter et Immersed. D'ailleurs, j'ai reçu par notre ami g a l i l'album Live de Vortex, mais j'ai pas encore eu le temps d'écouter, donc, e、euh, on v pas me d'explorer ça dans les émissions à venir. Et,、euh, ben, en fait, vous avez encore pratiquement une dizaine de mois facilement pour vous préparer, mais quand même, dites-vous bien que le Metal Fest aura lieu pour une onzième édition. Et,、euh, cette année, les dates seront le vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre. Ce sera toujours à la bâtisse industrielle. Côté spectacle à l'extérieur. En quelques minutes, j'en ai encore un local. Vendredi le,、ah oui, oui, oui. vendredi le 25 février. À la Bavaroise, à Nicolet, il y a d e s i g o t e qui renferme les deux frères Souto d'Anonymous.、Mm -hmm. Ainsi que Spelldown qui renferme Oscar Souto et Carlos Araya de Anonymous qui seront en spectacle tout、euh, Donc, c'est Anonymous sur deux bandes différentes. Deux, deux styles carrément. Il y a trois bandes. Le, le, le troisième band, je pense que c'est Falling Anvil, s que je ne connais pas.、Okay. Euh, c'est dans le cadre du Headbangers Tour. Ah, Falling Anvil, s oui, je connais ça.、Oui. C'est un band de Montréal, je pense. Oui, où, effectivement.、Bon, Il y a Falling Anvil,、uh, Spelldown s et Dizzy g o t qui seront à.、Uh, La Bavaroise à Nicolet le 25 février. C'est un vendredi soir. D'accord. Ce que je voulais dire avec mon oncle Serge, c'est que lors d'une entrevue qu'il a r e fait à je ne sais plus quelle m t a t i o n Une citation quelconque. je n'en ai aucune idée. Il avait été très marqué par son passage au stage. Apparemment, oui, ça a été très, très marqué à son e n t r e i e Effectivement. o n ne p e u t e en dire plus. Non, non, on n'est pas obligé non plus. Non, non. Euh, côté spectacle s qui sont,、euh, dans la région de Montréal et Québec,、euh, présentation BCI. Vous pourrez voir, samedi le 29 janvier de 20h, Gamma Ray en compagnie de Eclipse Prophecy et Heroic. Il en coûtera 30 et 35 taxé incluse, s、euh, au Café Campus de 18h30. Les billets sont au coût de, ben, en fait, je viens de le dire, mais les billets VIP au coût de 60 c'est disponible via admission. Et,、euh, le lendemain, soit le 30 janvier, ils sont pour l'impérial de Québec. Coup de 40 et 45 via Billettech. LOVT seront en c o m p a g n i e de Three Inches of Blood, The Holy Grail et System Divine. Ils seront deux soirs, soit vendredi 4 février à 19h30、euh, au Cercle,、euh, Québec. Et le lendemain,、euh, samedi 5 février, seront、euh, au National, à Montréal. Le prix des billets est de 25 et 30 Et le lendemain, samedi de 19, 93 et 24, 36 plus taxes. Euh, disponible biotech et admission. Raven, formation qui date depuis je ne sais plus quand? En tout、cool. cas, le dernier album, ce n'est pas reluisant.、Là. Ben, Toi, je sais que t a s pas aimé ou je n l'ai pas é Non, je n'ai pas aimé ben, ça. t n'as jamais été un grand fan de Raven. Ben, les premiers albums, on、okay. and on, c'était bon. All、euh, for One. All for One. C'était drôle. Là, tu ne te prenais pas au sérieux. Tu ne te p r e n n e n toujours t pas au sérieux.、Là. Ben, J'imagine que non. mais... Que ça reste un heavy metal qui a très très mal vieilli. Ben,、euh, Moi, je considère que oui. Je considère que il y a plusieurs formations de cette époque-là qui auront conservé, c'est pas une mauvaise chose de vouloir être conservateur dans ce qu'on fait, mais qui auront conservé un son non évolutif, qui aura pu continuer le même genre de métal, mais en évoluant un peu au niveau de De la part de sonorité, pis u c'est pas le cas. Non, non, on prend tout, on prend tout. Pis... T'as l'impression d'écouter Raven en 1983, pis u c'est... Ouais, c'est ça. Pis moi, personnellement. Ça punch ben... pas, ça, c'est... C'est ce que je considère. C'est les, les, les mêmes riffs, les、euh, mêmes riffs plates, là. Ben, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est pas très allumé. Ben, il y a des amateurs, et ils pourront les voir en compagnie de Potion 13, dimanche le 13 février prochain, au Petit Campus, au coût de 20 et 25 Taxe s incluse, s les billets sont disponibles via admission. Ah, il y a quelque chose qui m'intéresse plus. Mercredi le 23 février au Petit Campus. Au Café Campus, pardon. C'est Dayside en compagnie de Belfegor, Blackguard, Nuraxis e et Pathology. C'est de 19 heures. Il en coûtera 25 et 30 taxes incluses pour y assister. Il est bien via y o u t u t e au coût de 60 Euh, c'est disponible via admission. D'ailleurs, le nouveau Dayside euh, sort euh, dans quelques semaines.、Euh, au、un、début, début Bel... février. Ouais. Euh, nouveau <coughs> un nouveau Belfegor aussi. Un nouveau Runner. Ça aussi, c'est début、euh, février. Ouais, Belfegor, ça, moi.、J's... Bon, moi, je connais pas ça. Bon, écoute.、Euh, Bandage d'Old Zombie, c'est bon comme album, là, mais tu t'écoutes pas ça r les vidéos. J'ai trouvé un petit site web、euh, où ils disent toutes les, toutes les sorties des albums. Je pense que je p e u m'envoyer à lui. Ouais. Euh, c'est ça, il me semble que c'est début, début février.、Euh... J'ai recherché la date tout à l'heure. e e f f C'est t i v m e e n t c sur réanimation. réanimationad.com. Les dates de sortie sont dessus dans la section musique.、Euh, f e n Troll, Indifférum, Rodden Sound et Heard, Baron Hearth. Pardon, 24 février prochain, un jeudi de 19h au Metropolis. 26 et 58 et 31 et 1, plus t a x e pour y accéder via Ticketmaster. Uh, Rotten Christ, Malakesh 8, Abigail Williams,、uh, Lakeros Nocturne. C'est、uh, le mardi 15 mars à 18h au Petit Campus. Bien, bien pour Rotten Christ et Malakesh. Ah, on sait que l i u e f u l c'est c o n s i d é r é absolument.、Euh, Malakesh, c'est mon, je pense, c'est mon album euh, 2010. Euh, donc, je disais que ces formations seront au Petit Campus、euh, de 18h,、euh, 15 mars, au coût de 22 et 27 taxes incluses pour. Yxadé, c'est via admission, Cataclysm, au mois de mars, Accept,、euh, au mois d'avril, Sepultura, au mois d'avril, Symphony Bell, <rire> ou, ou Destruction. s y m p h o n y Bell. o a Oh, Destruction, avec qui?、Euh, probablement avec Cashmere, j'imagine. <rire> J'espère. Oh, <rire> <rire>、euh, n compagnie Destroyer, ici. Destroyer 666.、Oh. Ça risque de bûcher,、oh. ça. Et un、euh, artiste invité dont je n'ai pas le droit. b o s les autres, ils jouent partout. Oui, c'est ça. C'est un peu les Warbringers. là. là.、Euh, donc, ça, c'est au mois de mai. Il y a Kamla. o h dérange du loin. Il y a ouais, le mois、euh, de mai. s、euh, C'est、euh, ça. Il n'y aura même plus de neige. J'espère <rire> qu'il n'y en aura plus. Ben là, ça serait quasiment décourageant. Oui, ça ne va pas faire de malheur, toi, sale con. On va aller en pause publicitaire parce que c'est.、Euh C'est obligatoire et c'est une excellente pause publicitaire de et craft. Et une bonne source de vitamine C. Oui, qui nous parle des tranchingos de craft. Oui. s <rire> go. Ouais, ouais, o L'émission, mets-toi bien. Reviens chaque mercredi de 15h à 17h. Toujours avec A2 Selecta. La formule, c'est toujours la même. mets bien avec du gros ski pop. r r r r パターン。Bon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 Assemblage Requis, avec F.O. et Mathieu, du lundi au jeudi de 7h à 9h. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Tu veux participer aux journées mauriciennes de la persévérance scolaire? Envoie une carte virtuelle pour encourager et souligner l'effort d'un jeune en Mauricie sur soyonscompères.com. Du 14 au 18 février.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 489。 Bon, et bien de retour pour cette rétrospective Retro u n d e r d Et cette fois-ci, nous avons décidé que la deuxième partie de l'émission, n e ferions qu'une rétrospective verbale. Donc, les chansons, on va simplement en parler. t r a l a l i t r a l a l a Voilà, c'était excellent. J'aimais aussi beaucoup la pièce top, top, top, top. Non, mais tu sais, l a o u t o u t o u Ah, ça l'a un peu moins. Ben, c'est vrai que. Par contre, tigigigigam, dum, d o m dum, c'était bon. Ben, moi, j a i pas aimé le vocal là-dessus. Non, c'était difficile, je trouve. Ben, j e s a i s Bon, OK. Bref, hey, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Trois-Vières Metal. Oh, il、ouais, y a un beau vidéo cool, Ouais, il y a l'espèce de vidéo promotionnelle du Metal Fest 2010. C'est, vraiment bien.、Euh, vous avez le lien aussi sur le site de réanimation.、Euh, vous pouvez le retrouver sur YouTube aussi. Et,、euh, c'est je dirais, c'est un beau montage des moments du Metal Fest qui ont été saillants, pis u c'est très, très bien fait. Oh u i il y a de très, très b e l l e images, pis... Donc,、euh, nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec,、euh, ma deuxième section de choix,、euh, pour、pourri. ce soir. o u i c'est pfff, m'en <rire> p r i On va entendre, entre autres,、euh, César et les Romains. Oui, j'adore ça. <rire> Robert de Monsigny. Non, ça, j'aime bien. Et pour Joël、moi. Denis.、Oh, et Jean-Nicole. Jean-Nicole, c'était mon préféré. Dans le temps, tu s a à l'époque. j e vous、euh, promets. C'est lui qui chantait Oh Lady Mary. Je pense que oui. puis Et au Rock et Belles Oreilles, qui avait fait une parodie qui était homosexuelle. <rire> c a i t excellent. Je dois dire que je suis très nostalgique de Rock et Belles Oreilles. Malheureusement, ils ne sont plus. Bref, nous allons continuer avec cette fois-ci une formation.、Euh, ben, en fait, je dirais deux formations qui sont made in the USA. On va débuter avec Fear Factory, pièce qui est tirée du dernier album Mechanize, la pièce Saint-Anne Industrial Discipline.、Euh, on va poursuivre avec Misery Index. Qui était une de mes révé révélations aussi du 2010. Pas que je connaissais pas le band, mais qui était une d e révélations d e l e s voir live pour une nouvelle、oh, fois. apparemment, c'est quelque chose. C'est incroyable. C'est incroyable l'énergie qui s'est dégagée de cette b a n d l à L'album est excellent aussi.、Euh, Dernier album, History of Tavery. On v entendre une formation qui vient des Pays-Bas, qui donne dans un death metal un peu plus traditionnel que Sinister et、euh, peut-être même r u n n i n g Christ. Allons-y avec A Fear Fucking Factory, Baume de Naz. Thank、you De découvrir e d les betteraves hurlantes et ils capotent ben r a i d e Les betteraves hurlantes, c'est de la musique dynamique, des chroniques déjantées, des animateurs aux voix suaves et des légumes. Les betteraves hurlantes, les mardis de 16h à 18h, en rediffusion les samedis de 16h à 18h à, à C'est Fou 89.1 FM. T'as une belle machine, mon homme, t'as une belle machine pour surfer sur le Internet, mais là. Passons voir le site de CFOE.ca. Là-dessus, vous avez des chansons, des palmarès, c'est quelques petites anecdotes, des petites entrevues fascinantes. Au cognac, Paul Martin, j'écoute, c f a u Avant que je connaisse l'Odyssée Sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée Sonorisation, mes shows sonnent comme ça.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 Samedi, 21h. MySpace.com, l e vestibule. Dans le cul, les artistes incompris. 4,89. 1, 1, 1, 1, s 1, 1, 1, 1, 1, e 1, o 1, e 1, 1, 1, 1, Hey, 22h30 pile. Un 30 pile. 30 pile. 30 pile. 30 pile. Voilà. Eh bien, on vient entendre la formation grecque. Grecque.、Euh, les, le petit... Ils vendent la pizza, eux autres. <rire> Je ne sais pas s'ils si en vendent.、Eh, semble Il Semble-t-il que la pizza est d'origine grecque.、Un、rotting Pizza. Ouais. Rotting Christ et la pièce ILO. qui est la pièce et titre d'ouverture du, de l'album du même nom, qui est paru, évidemment, en 2010 sur Season of Mist. C'est un bon album, m i l o C'est pas le meilleur. Je préfère, je préfère de loin t h é o g a g n i a l'album précédent. Mais celui-là a un certain charme. Il est beaucoup plus,、euh, je dirais,、euh, antique. De par les chants qui sont très, o u i J'ai cru il a, entendre. Il y en a、euh... dans plusieurs pièces, et ainsi de suite.、Euh, c'est, c'est un album concept, évidemment, qui parle des, euh, euh, des guerriers, de la crainte des guerriers avant d'aller sur le champ de bataille. C'est très, très thématique. C'est,、euh, c'est correct, mais l'album Théo Gagnon est beaucoup plus puissant, je trouve.、Euh, mais c'est bien, quand même. Juste auparavant, nous avions une formation qui vient des pays un petit peu plus bas que les autres. Encore comme tout à l'heure. Juste moyennement. Juste moyennement. En bas, la formation Sinistros. e Mais non, c'est pas moi. o k a Formation Sinister. Et la pièce The Living Sacrifice, qui est la pièce de fermeture de l'album Legacy of Ashes, qui est parue en 2010. Évidemment, sur Massacre Record,、euh, je ne savais pas que Massacre Record était un label, un label indépendant allemand. Ça, ils sortent beaucoup de choses depuis,、euh, je dirais,、euh, peut-être les 18 derniers mois. Là, ils sortent énormément de choses. pis, généralement, les choses sont très intéressantes sur ce label. Je、là. ne connaissais pas、ouais. ce label. Euh, donc, euh, Sinister était, ben, en fait, je connais Sinister depuis un certain nombre de temps, effectivement. Je m'étais un petit peu désintéressé à ce qu'il faisait, mais j'ai redécouvert sur le tard, en 2010,、euh, la formation avec l'album Legacy of Ashes. Je dois dire que c'est assez intéressant.、Euh, pochette très old school,、euh, faite à la main ou pratiquement, là, avec,、euh, bon. l'ambiance des années 80, si on veut, là. o e s t 80-90. o i s c'est cool. Juste auparavant, nous avions Made in USA, Misery Index, et la pièce de Illuminale, que l'on retrouve sur Here's to Tevery,、euh, paru sur Relapse. Très bon album. j u s t album-là, je le trouve pratiquement bon au complet. Très intense.、Euh, très bien produit aussi. Euh, nous avions en ouverture une autre formation qui vient des États-Unis d'Amérique. Fear Factory, la pièce industri industrial, pardon, Discipline, qu'on le retrouve sur le dernier album, évidemment, Mechanize, qui est paru sur Candlelight.、Euh, premier album pour Fear Factory sur l'étiquette Candlelight. Ils ont été longtemps, en fait, de leur début sur Roadrunner pour se dissocier avec l'album précédent de Roadrunner, ou aussi Roadrunner qui s'est dissocié des autres, j'en e n ai aucune idée. euh, vous avez connu certains, certains débats, le Free Factory,、euh, dû au fait que, majoritairement, ben, ils avaient perdu leur bassiste,、euh, ils avaient perdu leur batteur,、euh, pff, bref, ils avaient aussi perdu、euh, Casares, g u i t a r i s t e、euh, d'origine. Sanya,、oh, ça va mal. Ouais, mais bon, le guitariste d'Ino est revenu. Euh, tant qu'au bassiste et,、euh, C'est pas Byron、euh, Stroud qui joue là-dedans? Maintenant, c'est Byron Stroud qui joue avec, comme bassiste dans Fair Factory. Et c'est évidemment Gene O'Glenn qui est le batteur attitré.、Euh, je pense que cette différence de musiciens qui sont la basse, si tu veux, la rythmique, basse rythmique. La、euh, rythmique. de toute façon, Gene O'Glenn et Byron Stroud ont été、euh, habitués à jouer ensemble.、Euh. Oui, absolument. Absolument, mais je pense qu'ils se sont très bien acclimatés avec le s i l v e r Factory qui est un peu,、euh, je dirais, cyber metal, de G-metal.、Euh, ça rentre très, très bien. Le fait que les guitaristes originales d'Ino c a z a r e s soient revenus aussi a remis la touche d'origine de Fear Factory. Donc,、euh, je pense que c'est un band qui a encore le vent dans les voiles pour bon nombre d'années. Ceci étant dit, les 22h34 e t s i n i s t r o s s Il t'incomblera pour une fois de plus, à peu près comme à toutes les émissions, de nous Bombardé de tes choix musicaux. De planter le clou dans le cercueil, effectivement. <rire> effectivement. Eh bien, on va commencer avec une formation euh, légendaire euh, anglaise qui a pour nom Québec. Elle parle anglaise, e l parle de la, la, la. Oh, c'est en terre cuite, en terre là. Il n'y、okay. avait pas de cuite, celle-là.、Okay. Elle, elle est vraiment a n g l'est. a C'est vraiment de l'argile à l'état pur. D'accord. <rire> Et c'est Killing Joke,、euh, qui nous marque deux retours avec la, avec l b u m Absolute Descent, qui marque également le retour d u bassiste y o u t e qui paraît sur le premier album de Killing Joke uniquement. Ouais, effectivement.、Euh, dans le fond, il y a eu deux, bah, Killing Joke ont eu deux bassistes, soit Youth et Paul Raven. o u i qui est décédé. Paul Raven qui est décédé en 2007, euh, Et, euh, euh, lors d'un enregistrement, je pense à Crippard Paul. Je pense en, que oui. En France, quelque chose. o、oui. Euh, les, les membres de Killing Joke se sont rencontrés lors de l'enterrement de, de Paul Raven. Et en discutant euh, allègrement, euh, il a été question que y o u t revienne dans la formation. e、euh, u i s ça a donné un album、euh, plus qu'excellent. Ça、mm、donne -hmm. Absolute Descent. Ça a sorti sur、euh, Spine Farm euh, Candlelight euh, le 10 septembre dernier.、Mm -hmm. Et on va entendre la pièce The Great Call.、Euh, je crois que ce bloc-ci est un petit peu plus axé sur un, en fait, un accent un peu plus industriel par moment.、Hein. Bon, c'est comme différent un petit peu.、Euh, on va avoir Killing Joke、euh, ben, qui sonne métal industriel alternatif. On va avoir Revco, qui est comme le penchant plus alterno a de Ministry, dans le fond. o、ouais. euh, n va avoir The Lord Will s l o g f a g qui est du pur heavy metal hard rock que, que j'ai fait passer un peu、ouais. ici avant les fêtes. On a le nouvel album d'Accept, qui est excellent. Ah, ben oui. Puis le nouvel album de Sodom, qui est très excellent, lui aussi.、Euh, là, on a. Oui, c'est assez diversifié. c'est assez diversifié. On a du trash, on a du heavy metal, on a du, de l'altern. En restant un peu métal. f i t o n va commencer avec Killing Joke, avec、euh, la pièce The Great Call. Ensuite,、euh, ce sera、euh, Revco, ou Revolting Cox, avec la pièce Piss Army, qui est tirée de g o d c o c k Alors, allons-y. Killing Joke, The Great Call. anything prematurely but if you were to enlist in the piss army i can basically guarantee you that you're gonna get fucked by someone in revco maybe not al maybe not sin maybe not clay but at least one of the founding members like p h i l d o or luke Et oui, avec、euh, l'excellente pièce、euh, Bucketful l of Eight,、euh, tirée de Blood of the Nations,、euh, le nouvel album euh, paru euh, tout récemment.、Euh, ben, en 1985. En 1985, non, est,、euh, <rire> il est sorti en août 2010,、euh, qui marque、euh, le retour de Accept、euh, de façon、euh, permanente. c e q u le dernier album datait de 1996,、euh, il avait fait un retour en 2000. 2006, je crois, pour faire une tournée、euh, avec Udo. Puis,、euh, là, finalement, ils ont décidé de faire un album. Udo n'est pas de la partie. C'est Mike Tornio, anciennement de TT Quick, qui fait aussi la job, ben, autant, dans le fond, la job que. Oui, ça passe bien. Que Udo.、Euh, petit bémol sur l'album, une putain de b a l a d e Ben. e s t ordinaire, un c Inutile、expert. dans un band m a i n t a n t Ben, on s'entend que sur 12 pièces, ben, 13 avec la pièce bonus, c'est un détail assez, assez léger. Euh, parce que l'album est tout bon au complet. Ben, c'est la pièce que tu s k i p p e s quand tu fais l'écoute. C'est ça.、Enfin. Euh, tout juste avant, on a eu de la formation américaine、euh, Lord Way e s l o g Fag que j'ai présenté ici à quelques reprises avec la pièce、euh, The Ninety-Five Thesis. C'est sorti de l'album The Animal Spirits、euh, qui est paru en octobre dernier sur Profound Law Records.、Euh, On a eu Revolting Cox ou Revco avec Piss Army,、euh, de l'album God c o c k、euh, qui est paru en avril 2010 sur t t r 1 n Planets,、euh, qui est le label de,、euh, Al Jorgensen. Et on a eu Killing Joke avec、euh, la pièce de Great c a l l sur Absolute Descent, qui est paru en septembre 2006 sur, euh, 2010, pardon, euh, sur Spine Farm、euh, Candlelight. Une bonne pièce. Oh, excellente. Ben, l'album est tout bon de A à Z, là. C'est, c'est, e x c e l l e n t p u i s il y a une version,、euh, Digipack, double album. Qui comprend、euh, le CD2, c'est Absolute Respect. C'est toutes les bandes qui ont repris des t o n n e s de Killing Joke.、Okay. Et comme par hasard, ben, la première pièce de l'album, c'est The Wait par Metallica.、Ah. Il y a une t o u n e de Factory là-dessus. Il y a je crois, un p a u de bon band. C'est un très ouais, bon, bon album.、Cool. Là, ah, cool. euh, ben, on se quitte avec、euh, une pièce du nouvel album de Sodom、euh, qui a pour titre In War and Pieces.、Euh, ce sera la pièce Hellfire. Alors,、euh, la semaine prochaine, on poursuit notre、euh, débandade de 2010. Eh、euh... oui, partie 3 de la r é t r o Undead. En fait,、euh, nous devrions avoir、euh, autant de stocks. Ça devrait se terminer la semaine prochaine. Oh, ça se termine la semaine prochaine. Mon nez,、mmh. il faut toute bonne chose à une fin. Voilà. De o u façon, passer le mois de janvier au complet à faire une revue 2010, c'est quand même assez bien,、là. Non, c'est, c'est, c'est, c'est amplement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, Sinistros. Eh,、hey, bien sûr. Soyez-y. Et, et bien, sur ce. Allez, t o u s v o u s f a i r e f o u t r e Alors, croix-ci de... Sodom et la pièce e l l Fire. g o